La pluie n'est pas un puits, elle va perdre toute son eau. Le vent qui souffle n'est pas rien, aux rivières ça fait du bien. Un oiseau a besoin d'eau, un cadeau venu d'en haut. La girafe n'a pas le peau, on se venus du nord habiter comme un rocher les oiseaux ont pu partir avant l'arrivée les fleurs sur la terre il ya des fleurs sur la lune il ya des trous pour faire pousser descliontè quand les fous viendront l'habiter les eaux Et les uns sont des parents d'une même famille L'un est l'habitat des poissons L'autre sert à tenir debout Réchauffement, glace, y'a Tout ça n'est qu'une histoire d'eau Tantôt il fait chaud Pas besoin d'une petite pluie d'eau, d'eau, d'eau, d'eau Les points d'eau sont les portes du paradis Un oiseau à Pissao s'apprête à nous Dans le ciel, là-haut, il n'y a pas de mur à traverser Les autres et les autres sont des parents d'une même famille et les olons et la pit des poissons bientôt il en aura plus dans l' eau. on aura plus comme les poissons réchauffement glaciation tout ça n'est qu'une histoire d'eau bientôt de la glace dans la gazelle de la glace dans la gazelle de la glace glass tower